a i d s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 Ainsi que, comme d'habitude, du métal dans le deuxième moitié de l'émission, on va entendre des formations des artistes comme The Who, Van Halen, Aerosmith, Epica,、uh, Devin Thompson Project, Rush, Kiss,、uh, Rolling Stones et les Beatles. Cette semaine,、uh, j'ai encore une fois plusieurs、uh, nouveautés à vous présenter.、Uh, je vais vous、uh, faire les critiques、uh, des nouveaux opus de Soundgarden et du groupe de métal uh, symphonique uh, américain Camelot et En exclusivité ici à Sifu, je vais vous présenter des pièces du tout nouvel album en concert de Led Zeppelin qui sort lundi prochain en magasin et qui s'intitule Celebration Day. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe québécois de heavy metal des années 80 du nom de DDT. En plus de tout ça, je vais vous faire tourner une face complète de non pas un, mais bien deux albums v é n é t i q u s classiques parus il y a exactement 39 et 40 ans cette année, soit Quadrofinia de You et The Magician's Birthday de Uriah Heep. Évidemment, dans la prochaine heure, l'historien de c e s Fou, Monsieur Simon Fédibé, sera là pour vous présenter les fantastiques éphémérides du rock du 18,、euh, du, plutôt du 12. au 18 novembre, et cela pour le plus grand plaisir, évidemment. Encore une fois, des f é r u s d'histoire. Question de débuter en force c et s de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un des plus grands artistes canadiens de toute l'histoire du rock et qui sera d'ailleurs en spectacle au Centre b e l l de Montréal vendredi prochain. Je parle de Neil Young. When you dance with dance me, you can really love. can you you 89FM。 Avec、euh, la version spectacle de When You Dance With Me, You Can Really Love, qu'on retrouve sur l'album Live Rust de 1979. C'était son anniversaire cette semaine. Effectivement, Neil Young est né le 12 novembre 1945, ce qui lui fait 67 ans. Oui, 67 ans, mais encore、euh, bien en forme. J'ai hâte de le voir en spectacle la semaine prochaine parce que ça fait quand même. peut-être quatre ans, je l'ai vu,、euh, p u i s ça avait été pas mal le meilleur spectacle que j'avais vu cette année-là,、euh, si j'avais e n pas vu Paul McCartney, ça aurait été, <rire>、euh, ça aurait été le top. Ben, je t'envie quand même d'aller le voir parce que c est, c est, ça, doit être tout un show. Oui, tout à fait, fait、euh, c'est très, très intense, Neil Young, en spectacle. C'est vraiment particulier, une atmosphère très, très particulière, évidemment. C'est une légende vivante aussi. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. S'agit bel et bien de M. Simon Fitzbé, l'authentique, le véritable historien de ses fous, puisque c'est maintenant, maintenant, l'heure de passer à ceci. <rire>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 Et nous débutons, e、euh, n en fait, nous continuons cette journée du 12 novembre, puisqu'on avait la naissance de Neil Young en 1945. e t bien, dix ans plus tard, le 12 novembre 1955, Chuck Berry est nommé artiste r b le plus populaire par un vote des DJ américains. Ah, ben, c'est, c e s o n t des gens de flair. Des gens de, des g a n s de... Il n'y a pas de sarcasme,、flair. là. Non, non, en effet. En effet. En 1966, par la suite, c'est Donovan qui lance la pièce Mellow Yellow. Oui, et c'est aussi un album,、oui. euh, Mellow Yellow, très bon disque. C'est,、euh, ben, c e s o n plus important avec、euh, Sunshine Superman. Hum,、mm、h m m Et il y a eu très grand succès avec ça. toujours en 1966, eh bien, les Grateful Dead de donnent un concert dans le cadre d'une danse organisée par nul autre que les Hells Angels. Oui, oui, ben, les Hells Angels étaient très près de la contre-culture、ah oui, ouais. à l'époque à San Francisco, là,、euh, au milieu、euh, des années 60, là,、euh, c'était、euh, d'ailleurs、euh, Euh, on avait vu le Jefferson Airplane qui avait demandé、mm -hmm. euh, aux Hells Angels、euh, de faire la sécurité dans leur concert. Ça s'était bien passé jusqu'au festival de Altamont.、Oui. là, ça s'est pas bien passé. b i n h e u r e u s e m e n t on a vu le vrai visage des Hells Angels à partir de, de, de ce moment. En 1970, c'est le dernier concert des Doors avec Jim Morrison et ça avait lieu,、euh, ce concert, en Nouvelle-Orléans. Oui, et ça, c'est apparemment que c'était catastrophique, ce concert affreux. On,、euh, Morrison a perdu.、Euh, Euh, toute énergie,、euh, au milieu du concert,、euh, c'était désastreux, épouvantable. Alors que quelques jours avant, il avait donné un des meilleurs spectacles de sa vie,、euh, je pense que c'était au Texas, et、euh, ça avait comme revigoré le groupe. Et en Nouvelle-Ordéans, euh, tout le monde s'est rendu compte que là, c'était fini pour Morrison.、Là. Exactement,、mmh. ouais. C'est, fort malheureux. e、euh, t d'ailleurs, on dit dernier concert, c'est pas qu'il est décédé tout de suite après, mais c'est vraiment qu'ils ont décidé d'arrêter de faire ouais, des concerts ouais, hein, ça. après、ouais. ça. Et il y a eu l'enregistrement d'Alley Woman par la suite. o u i Qui, est très bon, par contre. Oh oui, exactement. Oui.、Euh, Morrison, qui voulait complètement se détacher du gars qui était sur scène, d'ailleurs, avec Alley Woman, s'était fait pousser la barbe avec、mmh. beaucoup de poids aussi. voulait、mmh. euh, s'en respecter en tant que poète. Il aimait passer à d'autres choses, carrément. En 1971, cette fois-ci, bien, c'est Led Zeppelin qui lance le légendaire Led Zeppelin IV.、Euh, un des albums les plus importants de l'histoire du rock et un des meilleurs aussi. Oh oui, vraiment. Un de mes albums favoris. En 1990, le guitariste des Rolling Stones, Ron Wood, se brise deux jambes alors qu'il est happé par une voiture. Ah, c'est, c'est assez peur. Oui, oui, c'est, oui, c'est, c'est quelque chose, ça. o n ignore s'il était e t i l e deux jambes cassées. Ouais, exactement. C'est, on ignore s'il a juste pas regardé avant de tourner la rue ou s'il était un petit peu i n t o x i q u é Il est tannant, Ron Wood. o u a i <rire> en effet. En effet. C'est vraiment pas reposant. C'est p a s pour ça que Keith Richards s'entend aussi bien avec. <rire> Et nous terminons cette journée d'éphéméride du 12 novembre en 2008 avec le décès bien malheureux de Mitch Mitchell, batteur de Jimi Hendrix Experience. Il est décédé de cause naturelle à très jeune âge de 60. Ben oui, cause naturelle, mais à 62 ans. Accéléré peut-être par、ouais. un train de vie.、Euh... Ah, c e c é t a i t c'était le dernier、euh, du Jim Hendrick Experience, un groupe qui est complètement disparu, i là. Il、ouais. reste aucun survivant、euh, de ce groupe-là. C'est、euh, incroyable. C'était vraiment merveilleux, fantastique. Mm -hmm. mm. Ce qui nous amène、euh, au 13 novembre. Oui, très courte journée du 13 novembre qui débute le, en 1963, oui, alors que Paul McCartney attrape la grippe en pleine écolosion de la Beatlemania. La presse britannique est sur l'état d'alerte, bien sûr. Donc, on、oui. est,、euh, on est、Et、sur l'état du bassiste d h r w a i i Oui, oui, c'est, c'est fou, hein. C'était fou,、oh, hein.、Oui, Complètement fou. Tu sais, pareil, comme si c'était,、euh, le sort du monde en <rire> <à, à> dépendait. <rire> un peu comme, tu sais, la, la, crise、euh, des, des missiles, euh, euh, de Cuba. o、oui. euh, ù、euh, vraiment, il y avait une,、euh, des reportages, là, live, C'est une un des, une des premières,、euh, je dirais,、euh, Une des premières occurrences dans l'histoire où,、euh, on a vu vraiment, u、euh, n suspense, là, suivre, là, minute par minute, d'heure en heure, du moins.、Euh, l a fin de l'arrivée de ces fameux missiles, là, qui allaient mettre en péril, l e sort du monde, Eh bien, là, c'était la grippe de, <rire> de Paul McCartney、Donc、qui tenait on, tout le monde à la l e i t e On voit l'intérêt des, des, Britanniques à l'époque. C'est, c'est vraiment incroyable. Oui. Par la suite,、euh, le 13 novembre 1966, c e s t bien, dans le Sunday Telegraph, on annonce que deux Beatles, et on ne dit pas lesquels, ils auraient rencontré Alan Klein,、euh, afin que ce dernier,、euh, s'occupe de leur carrière、euh, et de leur compagnie Apple. En 66, c'était assez tôt, ça, h e i C'était très tôt, en effet. Parce que Brian Stein était encore en ouais, vie. o u i o、ouais, u i exactement.、Euh, moi, je dirais que ça devrait être、euh, John et George. Ouais, il y a d e grosses chances que ce soit ouais. ça, ouais, Parce moi, que Ringo、pense. était moins du côté des affaires et、mm -hmm. tout ça.、Euh, et et... Puis, euh, Paul,、euh, je ne pense pas que c'était son rang de vouloir être mené par un type comme ça. Non, c'est ça. Ben, Paul puis, il McCartney était bien dans le s e t C'est un type ce loyal aussi. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. C'est on... vraiment surprenant, ça. C'est peut-être、euh, parce que bon, les b e a t l e s venaient d'arrêter de, de, de, de, de, de tourner à cette époque-là. Oui, ils venaient juste d'arrêter.、Euh, ouais, ouais. Peut-être qu'Edstein、euh, avait, avait peur à sa. Ben, en fait, on sait qu'il y a eu une genre de d é p t e c s i o n qui est venue. Oui, euh, probablement euh, que Klein aussi leur a fait miroiter.、Euh, ah oui, il y a、euh, de grandes de, chances. L'argent.、Euh, Exactement, il、euh, y a de très grandes chances. En 1968,、euh, par la suite, eh bien, c'est le lancement du film d'animation Yellow Submarine. Oui, que t'as pas encore vu. Que j'ai toujours pas vu, <rire> en effet. <rire> c'est un bon film pour les enfants,、euh, même pour, pour quelqu'un qui, qui apprécie、euh, le, la culture psychédélique,、euh, mm. tout ça, les, les belles couleurs. <rire> <rire> eh bien, c'est bon. Les Beatles, ben, par contre, n'ont pas grand chose à voir avec ce film-là.、Euh, c'est même pas leur voix. C'est des imitateurs、euh, qu'on retrouve sur la trame s o n e On les voit seulement à la fin. Ils ont composé quelques pièces. Dont on s'est servi pour cet album, euh, mais euh, ils n'ont pas grand-chose à voir avec ça. En effet.、Mm. Mais il y, y a Ringo hein, qui dit qu'il se promenait dans la rue et、ouais. que, les, les, jeunes, les jeunes enfants allaient le voir. i l disaient Pourquoi tu appuies sur le bouton、ouais. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. <rire> Jusqu'à temps qu'il le voit, il y a là ce murray. <rire> Euh, par la suite, en 1974, eh bien, toujours dans le monde des Beatles et l'univers étendu, si on veut, eh bien.、Ben、oui, c'est 900... juste les Beatles, hein, 13 novembre. <rire> Exactement.、Ouais. Euh, John Lennon est au numéro un du palmarès avec l'excellente pièce Whatever Gets You Through the Night. Oui, auquel、okay, a participé Elton John. Elton John qui,、euh, lui avait fait promettre,、euh, à John, parce que John ne d a t plus de s p e c t a c l e depuis longtemps,、euh, si tu as un numéro un avec、euh, cette pièce-là,、euh, tu, tu vas devoir venir、euh, me rejoindre sur scène au Madison、mm. Square Garden, chose qu'il a Fait. Et ça a été aussi、euh, le point de, de, de retour、euh, de John avec Yoko Ono. Exactement.、Oh, il sortait d e son Last Week. Oui, oui, tout à fait. Et nous terminons cette journée du 13 novembre dans cette semaine éphémérine en 1992 avec le décès bien malheureux de Ronnie b o n d batteur des Trugs. Oui, batteur original.、Euh, il chante aussi quelques pièces, hein, des Trugs.、Ouais. Euh, on va aller les écouter, mais c'est pas lui qui chante. C'est vraiment un chanteur original. C'est leur, leur plus grand classique, évidemment. C'est Wild Thing. Vous êtes sur les ondes, de la seule station disposition de Rock à Trois-Rivières. C'est fou! Ça, Simon, là, ça, c'est Styx. <rire> Le vrai Styx. <rire> non, il y, y a des bonnes pièces, Styx. o u a C'est pas tout acheté, là. Et,、euh, ça, c'est une pièce de, de James Young,、euh, qui était probablement le plus rock,、euh, le plus rock de, de la gang,、euh, c'est celui qui avait, q aimait,、euh, lui, chez lui, il écoutait du s c d ici, pis des, des trucs un peu plus méchants, là, Ted Nugent.、Euh, mm -hmm. il, il, il, il, divergeait beaucoup, là, par rapport aux autres musicalement. e、euh, t c'est une de ses pièces,、euh, qu'il chante d'ailleurs, qu'il interprète, hein, est,、euh, Miss America. Euh, tiré de l'album,、euh, The Grand Illusion, que plusieurs considèrent comme leur meilleur. C'est pas mon préféré à moi, En marque、euh, préférée, je dois exagérer, là, en disant <rire> ça, parce que c'est pas un groupe que j'apprécie, e、euh, particulièrement, Sticks, là, mais、euh, bon, je dois dire que c'est un de leurs bons,、là. The Grand Illusion, qui est paru le 7 du septième mois, 1977, c'était... Très bon concept.、Euh, particulier, oui.、Ouais. e、euh, t juste avant ça, on a entendu un immense classique, l e、euh, s Trugs,、euh, White Thing. Et ça, ça vient,、euh, c'est vrai d o r i g i n e sur l'album From Nowhere de 1966 que j'ai la chance d'avoir en, en copie mono.、Euh. Chose extrêmement、bandage. rare. Oui, oui, c'est rare, <rire> Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon Filsbé et moi-même, Alain Lafèvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. on e n e s t rendu aux éphémérides du 14 novembre. Exactement. Et nous débutons cette journée du 14 novembre en 1949, justement, avec la naissance de James Young, qui est à l'est de Sticks, qui célébrait ses 63 ans cette semaine. Oui, c'est pour ça que j'ai fait jouer cette pièce, Miss America. Euh, a i s Souvent, les, les pièces de James Young euh, étaient euh, les plus rock sur、euh, chacun des albums et souvent les meilleures aussi.、Euh, tu sais,、euh, si tu avais eu 14 ans en 1977, 78,、euh, Stick c'était bien correct, là, dans le temps. Ah、oh, oui, je v o u a i i r e C'était parfaitement correct, même, c'était bon.、Euh, Sauf que、euh, eux-mêmes eux vont, vont l'avouer、euh, après l'album、euh, Pieces, Pieces of Eight. Ils ont sorti Cornerstone, qui est vraiment un très mauvais album, sur lequel il y avait un gros, gros, gros, gros, gros succès, une b a l a d e du nom de Babe.、Mm -hmm. Et ça, ça a comme détruit,、euh, il l'expliquait dans une, une entrevue il y a quelques années avec le magazine Classic Rock, ça a comme détruit le groupe. cette pièce-là, parce que ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. C'est monté à la tête déjà relativement enflée de Dennis DeYoung, qui s'est, qui s'est, qui a vu,、euh, ce, ce, ce, succès, euh, comme, euh, euh, je suis le Roger Waters de s t i c e Et puis, ça a comme,、euh, ça, peu à peu, ça a miné le groupe,、euh, mm -hmm. qui、euh, s'est mis à faire des albums de moins en moins bons et de moins en moins intéressants. Ouais, Jusqu'à leur, euh, leur euh, séparation, là,、euh, au milieu des années 80, après、euh, l'horrible album Kill Roy Was Here.、Mm -hmm. mm -hmm. C'est bien malheureux.、Euh, on parle de sticks ce matin. <rire> Lors... Ils ont des bonnes pièces, par contre.、Oh, ouais, oui, oui, J'aime bien a, Crystal Ball là-dessus. l e s t à ne pas rayer au complet.、Mm -hmm. ouais, ouais. il, il y a du bon à travers. Sur les premiers albums, il y, a, il y a des bonnes choses. Je vais m'y intéresser、euh, dans les prochaines semaines. Par la suite, le 14 novembre 1952, eh bien, le tout premier palmarès de musique pop voit le jour dans le New Musical Express en Angleterre. Le tout premier artiste au numéro 1 est Al Martino avec la pièce Here in My Heart. Ah, que c'est joli. <rire> ah, c'est pas rock du tout.、Ça. Non, c'est très bubblegum et rose bonbon.、Ah, Al Martino, c'est de la pop adulte、euh, contemporain. e、ouais. ouais. C'est ordinaire. ハハハハ。<laughs> <laughs> Et、eh、puis, en 1960, par la suite, eh bien, selon le Billboard, la pièce It's Now or Never d'Elvis de Presley est vendue, est devenue plutôt le simple, s'étant vendu le plus rapidement en Angleterre, selon,、euh, donc, plutôt, le simple, lui, s'est écoulé à 780 000 copies en une semaine. Ah, ben, c'est, 780 000 personnes de mauvais goût, hein, parce que, i t s Now or Never, c'est une reprise de Osoly Mio. a、ouais, i、ouais. La pièce,、euh, bien connue, là, euh, euh, du, Répertoire traditionnel, je dirais, italien. Et l'original est pas mal meilleur. Ah,、oh, le même, là. C'est a u t ç l'est m i e u là. En 1964, Them et son chanteur, un jeune Van Morrison, débutent une toute première tournée avec Jimmy Reed. Reed ne joue pas très longtemps avec Them et laisse le groupe terminer les concerts après une seule performance de 30 minutes. Gageons que ça a permis au groupe de se faire connaître.、Mm -hmm. Oui. En 1967, Pink Floyd débute une tournée britannique en compagnie de Jimi Hendrix. C'est son Jimi Hendrix Experience. Ah, ben, ça, ça devait être bon, par exemple. Ça être excellent. Oui, franchement.、Euh, qui est en, en vedette Pink Floyd ou Jimi Hendrix?、Euh, euh, c'est dur à dire, hein, parce que les deux étaient gros. Il y, y a comme eu un boom, ouais, ouais en même temps. D'après moi, ç c'était une tournée commune,、mm -hmm. là, où,、euh, on se complétait, t u v o i m p l e m e n t Mais ça, c'est,、euh, tout le monde aurait voulu voir ça.、Ah, ouais. Tout amateur de rock sérieux, je parle.、Ah, ouais. Et du, du, Pink Floyd à l'époque où Syd Barrett est encore à la tête du groupe、oui. e n p l u s C'est incroyable. En 1970, eh bien, s a n t Ana lance Black Magic Woman. Oui. Reprise de Fleetwood Mac. Oui, en、mm -hmm. effet. En 1990, Pete t o w n s h i n avoue sa bisexualité à Newsweek. a、ah、i、ouais, ça, c é t a i t particulier, hein. C'est, même comique, là,、mm. la l a façon qu'il l'a fait,、là. Je refuse d'être considéré seulement comme un homme, car je suis aussi une femme et, C'est, o u i c'est la déclaration, Oui, q u e lui, était très attiré par Mick Jagger. m a i e n que du t r o u v c'est hyper, h e i Ah, mais Mick a un sex appeal, euh, assez, euh, <rire> assez,、euh, assez <rire> incroyable. En 1995, les Rolling Stones lancent Stripped, un album acoustique. Oui. On retrouve les, les plus grands succès ouais, des o n s o n s o n retrouve entre autres la version de Like a Rolling Stone.、Mm -hmm, oui,、euh, ouais, c'est un bon disque.、Ouais, c'est sympathique. Oui, oui. En 2000, eh bien, c'est le début du procès de Michael Abram, qui était, euh, donc, euh, qui s'est introduit plutôt dans la maison de George Harrison et attaqué l'ex-Beatles lors de sa, là, e u plutôt, <rire> attaqué l'ex-Beatles et sa femme. Oui. Le 30 décembre 1996. Oui, un、euh, attentat、euh, horrible, e、euh, mm. t、euh, certains euh, diront même que c'est ce qui a fini par causé le d'un é c è s de George q i、euh, relevait,、euh, e cancer de la gorge.、Ouais. L'autre l'a poignardé, justement, à la gorge. Et puis, euh, euh ça, semble-t-il que ça a beaucoup, beaucoup、euh, contribué à, à dégénérer,、euh, ouais. à ce que sa santé dégénère. Exactement. Et nous terminons cette journée du 14 novembre 2000, toujours alors que The Offspring est, euh, est, est un groupe de parole, oui, la formation punk remet un million de dollars leur, de, de leur propre argent, oui, à Ashley Hitchcock qui a réussi à trouver et télécharger légalement leur nouvelle pièce Original Prankster. Le groupe avait mis au défi ses fans de télécharger la pièce qui devait paraître s e u l e m e n t quelques mois plus tard. Le groupe alors de, était alors, d i s j e en faveur du téléchargement illégal. De chansons sur Internet. Ça, c'est complètement imbécile. C'est hallucinant comme c'est imbécile.、Euh, Je ne suis mais... pas sûr qu'ils qu sont encore、euh, en, en faveur de ça. Alors, ça m'étonnerait, mais il faut se remettre en contexte. On était à une époque où、euh, les maisons de disques étaient de, de, de, de géants, monstres même. C'est quand même monstrueux encore. En, en 2000, ils c o m m e n t ç à... a Ça commençait、oh, ouais, ouais. à. De, mais. Lapster a fait mal à partir de 1 98. 9 Oui,、là. mais les, les, les, groupes avaient quand même encore beaucoup d'argent, des, des gros contenus. Ils vendaient encore. Oui, les, oui. Huawei,、euh, la, les ventes d e disques ont commencé à baisser、euh, d'une façon significative à partir de 2001, 2002. beaucoup plus, e t certains groupes, comme les Offspring, qui étaient des groupes, quand même, assez, c'était ça, un gros groupe à l'époque, ils vendaient beaucoup, e u x étaient ils se disaient pas contre le téléchargement illégal, ils ont changé leur style d'époque, mais il y en a encore qui, ne sont pas nécessairement, contre l'idée, comme Dave Brawl, entre autres, qui a dit qu'ils voient pas pourquoi ça devrait être punissable ou même illégal, puisque c'est, un peu le même concept que, de mettre un, une toune sur une cassette et de l'échanger à utiliser Où, euh, donc, c'est vraiment très discutable là,、euh, sur, sur la position de certains artistes par rapport à ça.、Mm -hmm. Donc,、euh, c'est intéressant, c est, c est, c est, je trouve, c'est un, un beau,、euh, c'est un beau freeze frame, si on veut, dans une époque, là, vraiment,、oui. où on était en train de changer, là, la mentalité. Ben, c'est quand、changée. même particulier. Tu donnes un million de dollars à quelqu'un qui,、euh, fait quelque chose d'illégal. <rire> c'est parfaitement imbécile, à mon avis. c'est, que, c'était aussi, il faut le souligner, c'était à l'époque où les maisons de disques commençaient à poursuivre les, les, les gens qui pirataient illégalement、mm -hmm. et on, on, on, chargeait, on, on Télécharger une chanson, ça équivalait à au moins, je pense, c'est 300 000 dollars,、euh, par chanson téléchargée. Donc, il y a une madame, à un moment donné, avait téléchargé,、euh, c e s 30, 30 pièces, et on y avait, l avait poursuivi quelque chose comme 10 millions de dollars. o、oh, u i o u i je me rappelle que ça, ça aussi. C'est parce qu'il y a deux mesures, il y, y avait deux visions. o、ouais, u i c'est ça. T'avais Metallica, qui,、euh, eux, étaient totalement contre le téléchargement. Et d'un autre côté, t'avais Fred Durst, là, de Limbiskit, euh, qui, e n c o u r a g e a i t ça, et, euh, aussi,、euh, Offspring, Il y avait, y avait、euh, eu Sauf eu, que je pense que ces gens-là, ils n avaient pas compris que ça allait leur nuire à la longue, là, Que ça allait nuire à plein de monde,、là. Oui, oui, ça allait, ça allait nuire à du monde, en effet, mais c'était aussi un signe que les temps changeaient. D'ailleurs, il, il y a, une très, très belle, e、euh, n t r e v u e qu'il y a eu, e、euh, n en fait, c'est un débat,、euh, à l'émission Charlie Rose,、euh, en, je pense, en 1999, entre Lars Ulrich et,、euh, Chuck D,、euh, de Public Enemy. Donc,、euh, un était contre, justement, le téléchargement、mm -hmm. et un était pour l'ouverture de la musique. Donc, c é t t quand même,、euh, c'est quand même intéressant pour trouver ça sur,、euh, sur YouTube. Et franchement, c'est, e n c o r e une autre image de cette, cette époque-là où là,、oui. le monde de la e m u s i q u e est en train de changer.、Mm -hmm. Ce qui nous amène donc au 15 novembre dans cette semaine d'éphémérie des Nilly Bitou en 1959, alors que Johnny and the Moondogs, le groupe des futurs Beatles, au sein duquel on retrouvait alors George Harrison, Paul McCartney et John Lennon, et partic... quelques autres inconnus. Et quelques autres inconnus, <rire> en effet.、Euh, ils participent à un concours nommé The Search qui offre une apparition à la télé comme premier prix. Malheureusement, l'autobus Liverpool-Londres que le groupe devait prendre pour se rendre sur les lieux du concours se brise et n'arrive pas à Quitter les docks.、Oh. C'est fort malheureux. Mais c'est pas grave, p a r c e q u e l'histoire a montré que c'est vraiment pas grave. Exactement. En 1964, alors que les Rolling Stones terminent une tournée américaine, Brian Jones est hospitalisé pour une forte fièvre et manque ses quatre derniers concerts,、euh, les quatre derniers concerts du groupe. Lui qui se prenait pour、euh, l'immense vedette,、euh, la vedette des Stones. Il、mm. euh, avait une santé fragile, hein, Brian Jones. Il était、ouais, euh, ouais. souvent malade. Fort malheureux. En 1965, les Beatles terminent les enregistrements de l'album r o b b e r Soul. o u i Qui est leur premier, à mon avis, leur premier chef-d'oeuvre absolu, r o b b e r Soul. Ouais. en effet. p a r c les autres avant sont bons, là. Mais ça n'a pas été considéré comme un album. C'est pas considéré, en fait, comme un album.、Ouais. Tandis que r o b b e r Soul, vraiment, est、ouais. un album en soi et a tra travaillé pour ça. Extrêmement、là. influent. Hein, qui a d'ailleurs、ouais. influencé、euh, Brian Wilson. Oui,、ouais, ouais. pour faire p et Sounds. Exactement. En 1969, j a n i s Joplin est arrêtée à Tampa, en Floride, pour avoir tenu des propos vulgaires et indécents. Elle aurait été arrêtée pour avoir insulté un policier. Les charges retenues contre elle furent abandonnées puisqu'on a réussi à faire comprendre aux autorités qu que l'insulte, oui, est un symbole de liberté d'expression. e l avait un bon avocat. Oui, <rire> en effet. En 1969, le Star Club d'Ambourg, qui a vu les Beatles faire leur début professionnel, annonce qu'il fermera ses portes d'ici la fin du mois.、Oh, et probablement que ça n'existe plus, là. Non, probablement que non, mais c'est peut-être un, un attrait touristique. Je sais pas, le, le,、ouais. le red light d'Ambourg, là, ça a été quand même très, très, très gros à l'époque.、Mm -hmm. J'imagine qu'il doit y avoir des stations、euh, intéressantes à visiter. En 1971, c'est Grand Funk Railroad qui lance son sixième album, E-Pluribus Funk. Bon disque. Oui, très très très bon disque. En 1974, The Faces lance you Can, Make, you Can Make Me Dance, Sing or Anything, qui devient leur dernier simple avec Rod Stewart. Ouais. Ça allait pour bien dans ce groupe-là, les Faces, parce qu'il y en avait qui étaient jaloux du fait que Rod Stewart menait une carrière en solo,、ouais. euh, parallèle, qui avait beaucoup, beaucoup de succès, et même qui avait plus de succès. Euh, que, euh, les, les, que, les faces, faces. Euh, vraiment, e、euh, n en fait, certains diront que même les faces vendaient des disques à cause que Rod Stewart faisait partie <rire> du groupe. Ouais, c'est malheureux. C'était bon ce qu'il faisait dans ce temps-là,、mmh, Ben oui, oui. Jusqu'en 74, là,、euh, Rod Stewart, il était intouchable,、là. Côté crédibilité artistique, là, Ça paraît incroyable de dire ça dans 2012, là, mais il était, c'était quelqu'un de très vénéré et de, de, de... oh, t o u t à fait vénéré. Ah Donc, oui, car, Très oui. respecté par les critiques. En effet. En 1960, là, on est en 1988, oui, alors, c'est le début de la tournée, a n Justice for All. De Metallica, il débute le tout à Toledo, en Ohio. c'est, q u e e n s r c h、euh, e qui ouvrait pour Metallica. Oui. <rire> j'ai vu un spectacle de cette tournée-là. Je les ai vus à Québec, Metallica, e、uh, n Justice for All, avec, q u e e n s r c h e en première partie. C'était complètement fou, ce、ah, spectacle-là. Le、euh... public était délirant.、Euh, oh, oui, ça, <rire> ça, ça brassait beaucoup dans ce、oui. temps-là, là. là. Euh, des spectacles de rock. Euh, pour, euh, pour à plus... la fin des années 80. Euh, moi, je les ai vus en 89, à l'hiver 89. Il faisait très froid, en tout cas.、Ah, <rire> j'imagine. En 1992, Ozzy Osbourne annonce que son concert à Costa Maison, en, Cali en Californie, où il sera,、euh, son dernier concert à vie, il est rejoint sur scène par ses comparses de Black Sabbath lors d'une réunion émouvante. Il a été par la suite convaincu de revenir sur scène quelques fois.、Oh. Quelques mois plus tard. n n ç e donne, c'était avec connaissance Sharon Osbourne, c'est peut-être, Un、bon、ouais, une mise en scène,、eh. euh, on va aller écouter, justement, une pièce de cette r é f o r m a t i o n de Black Sabbath, de l'album Reunion.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 The Grave, version spectacle.、Yeah! The Black Sabbath, un d i comme ça qui aime beaucoup crier,、euh, <rire> haranguer、euh, le, le, le bon peuple. Euh, c'est tiré de la b a m r e u n i o n de 1998,、euh, l'album qui,、euh, si on veut, qui chroniquait la tournée,、euh, de, de, retour de,、ouais. de la formation originale de Black Sabbath.、Euh, malheureusement, il n'y en a pas eu d'autres après de, de, Non, malheureusement. n o n ils ont fait une tournée avec le Hassfest, par contre, Black Sabbath. Ah, c'est vrai, t'as pas fait ça. s Mais c'est ça, mais c'est, c'est... Je me demandais, je pense qu'il y a fait quelques dates, là, mais la, la, la, la formation originale, par contre, ne sont jamais revenues, Non, c'est ça. e、euh, t puis,、euh, c'était un méchant flop, hein,、euh, <rire> la r é f o r m a t i o n qu'on a annoncée à la Grande Pompe、euh, l'année dernière, l s e m b le t i l q u ils sont en train de, de, de vraiment de, de terminer l'album,、euh, l a l b u m studio, avec du nouveau matériel. Ils travaillent vraiment là-dessus, sauf que Bill w a r r e n'est n pas là, là. Je n、ouais. e sais même pas qui joue de la batterie, Est-ce que c'est Vinnie Peace? e u a i aucune idée. Euh, c'est juste,、euh, bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Vous êtes à l'émission REC Classique en compagnie de Simon Fesbé et moi-même, Alain Lafèvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on en est rendu à la journée du 16 novembre. En Donc, effet. Aujourd'hui même dans le temps, si vous écoutez la diffusion originale du vendredi. Exact. Et le 16 novembre 1978, eh bien, c'est la première du film Sgt. Pepper's Only Arts Club, Ben, où il retrouvait les Bee Gees, Billy Preston et Peter Frampton, dans leur premier rôle au grand,、euh, leur premier grand rôle, en fait, au cinéma. Et je t'offrai r i r e m a r q u é que ce fut aussi l h u r d e r r il y e Pour une excellente ah, raison.、Oh, ah oui, oui carrément, oui. parce que ce n'est pas un bon film.、Euh, ils, se sont, euh, ils se sont vraiment、euh, totalement ridiculisés. Les Bee Gees s'en sont mieux tirés parce que c'est.、Euh, je dirais qu'il y avait un, un public pop, hein, alors、euh, tu as moins de crédibilité dans ce truc-là. Tu n'as pas de rock cred.、Euh, Peter Frampton, lui, s'en est pas bien tiré. <rire> non, non. En、uh, 1981, Kiss lance The Elder,、euh, le, un des seuls albums de Kiss, oui, à ne pas atteindre un bon niveau de vente. Ce, de, ce neuvième album était également une tentative de présenter le groupe. En tant qu'artiste,、mm -hmm. les ventes d'albums étaient basses et aucune tournée ne fut entreprise pour, pour supporter, oui,、ouais, celui-ci. Un vrai, un vrai de vrai flop, là. o、ouais, ouais. euh, n avait été chercher, euh, Bruce, euh, pas Bruce, non, le producteur Bob e z r i n pour, euh, produire, euh, ce disque, en se disant, bon, là, on va faire, on va créer notre chef-d'œuvre.、Euh, Ace Freely regardait ça,、euh, totalement découragé. Mais,、euh, à ce moment-là, Peter c r i s s avait quitté le groupe. Et tu sais, à l'époque,、euh, dans les débuts de Kiss, euh, souvent, euh, Ace et Peter,、euh, mettaient leur veto. euh, s ce qui était pas d'accord avec quelque chose.、Ouais. Et souvent, c'était le gérant qui venait trancher parce que là, il était à 50-50. C'est m ê m e Stanley contre Ace et Peter. Et le gérant, souvent, prenait leur part. Alors,、euh, souvent, il y a des trucs,、euh, des aberrations qui passaient pas,、euh, à cause、euh, du veto de Ace. Mais là, étant,、euh, Peter ayant quitté, Il se ramassait, e、euh, tout seul contre,、euh, Paul et,、euh, e Jean. Et, e、euh, u il n y avait plus de, de a u c u n pouvoir.、Là. Il était、ben、obligé de, de, de, suivre. Et puis,、euh, euh, c'est ce que, c'est ce qu'a donné The Elder.、Euh, je l'ai dit la semaine dernière. Ace a déjà dit de, de cet album que c'est pas un mauvais album. C'est vrai que c'est pas un mauvais album. Mais c'est un très, très, très mauvais album de Kiss. Oui, c'est vrai. <rire> Effectivement. Conféré à Dieu. Si on, si s t un groupe comme, en fait. je ne sais pas, au moins,、euh, euh, Queen's r i k e o u avait sorti ça, ça aurait été correct,、mm. mais pas qui? Non,、mm. non c'est f o r t m a l h e u r e u x Toujours parlant de qui, c'est bien, en 1988,、euh, ils lancent、euh, Smashes,、uh, Trashes and Hits,、mm -hmm. leur second album amalgamant les hits du groupe、euh, qu qui comportait、euh, d'ailleurs trois chansons de l'époque sans maquillage. Ouais, b、ouais, a il vaut mieux l il valait mieux qu'ils sortent comme ça un album、euh, de Great e s t h i t s que,、euh, que The Elder. Ouais, exactement. C'était pas leur premier Great e s t h i t s en passant parce que Double、oh, oh, Platinum en était un、oh, aussi. o u i l en ont sorti beaucoup. En 1988, toujours Stan Love, le frère de Mike Love, ancien promoteur et gérant des Beach Boys, est, est mis en probation pour avoir volé 300 000 dollars au groupe.、Ah, c'est vraiment, c'est vraiment dommage quand c'est la famille. o u i le frère le, qui, du chanteur,、ouais. c'est assez minable.、Là. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment en poche. En 2005, Pink Floyd, The Kiss et You,、uh, The Kiss. The, The Kings. Kings! Oui, et Eurythmics sont i n t r o d i s é s dans le UK Music Hall of Fame. Tu sais, u h i n de mes amis qui m'a fait remarquer cette semaine, et ça, je ne le savais pas, que maintenant, à partir de cette année, le public peut voter au Rock'n'Roll à、ah oui. l a f i n Pour l'intronisation. Alors, moi, très je suis allé voter h i e soir pour u s h a l o r s ils sont dans l'avance, Rush,、euh, Deep Purple en dessous, Heart,、euh, Joan Jett, Ça va bien là. Sauf que、euh, la seule chose que j'ai trouvé moche, c'est que Donna Summer est au-dessus de Brooklyn Arum.、Mm -hmm. Mais vous pouvez aller voter au Rock'n'Roll Hall of Fame, voter pour、euh, des, vrais, des vrais rockers là, et non pas pour c h i c qui sont en dernier d'ailleurs. <rire> ah, ben c'est bien, Jéré, je vais faire mon tour là-dessus. C'est très intéressant. En 2006,、eh、l'album Greatest Hits de, de Queen oui, devient l'album le plus vendu de tous les temps en Grande-Bretagne avec 5 407 587 copies. Les Beatles sont tombés à la seconde place avec Sgt. Pepper's Wee、euh, oui, Lonely Hearts l u b b a n d C'est la fin d'un air.、Euh o、oui. u popularité. D'ailleurs, ce, ce qui est, ce i n c r o y a b l e c'est que c'est un album de grand succès, là, qui est également promis, non pas un album, u、euh, n album classique, mais Queen、c、est, est ça, tellement est... populaire. Oui, c'est ça, e t puis, le, constater, de mes propres yeux, hier, il y avait un concours de, de groupes aériens, qu'on d i t en bon français,、oui. de Air Band, à、oui. la c a s s e Galerie, e、euh, t il fallait trouver une façon de faire patienter les participants le temps que les jeux les libéraient, et,、euh, on a tout simplement décidé de mettre,、euh, les, les, pièces,、euh, We Are the Champion, ainsi que, il、euh, y, y a eu également Stone Cold Crazy et Bohemian Ruts. Qui ont été faits par l'ensemble des groupes et tout le monde connaissait les pièces.、Oui. C'est incroyable.、Oui. Mais c'est encore plus gros en, en Europe,、ah、surtout oui, en, oui, Angleterre. Oui, en Angleterre. En Angleterre, c'est immense, Queen. C'est Queen, c'est la royauté de la musique,、oui. comme on dit t Oui, a b s l m e n là-bas. Et, justement, ben, toujours, d a n s la royauté de la musique, puisque les Beatles en font encore,、euh, ils sont, sont, même fondateurs de cette dite royauté musicale. Eh bien, en 2010, Apple annonce, et, alors, n parle de Apple Incorporé,、euh, ils annoncent que,、euh, les Beatles, qui sont propriétaires de Apple, la corporation, ont signé une entente pour que les pièces du groupe se retrouvent sur iTunes. Oui, ça faisait des années et des années qu'on en parlait.、Ouais. iTunes, au début, c'est, Euh, c'est en 2001 ou 2002 q u i t u n e a été. C'est un an, 2002 parce que c'est un an après le iPod. Ah,、ouais. donc, ça, a a r i s quand même, e、euh, huit ans. Oui, oui, o、oui, que、euh, les Beatles se retrouvent là. Il y a des artistes, par contre, qui refusent catégoriquement d'être là-dessus. ICDC, là, ils sont pas sur iTunes. Ils ben, ICDC vont continuer à vendre des CD, de toute oui, façon. Ça euh, ça. Euh, les gens qui écoutent ICDC sont tellement、euh, dévoués envers ce groupe-là q u、bon, ils vont, aller acheter n'importe quoi et c é e r ICDC <rire> dessus.、Euh, les, les, Beatles aussi, mais je pense que c'est quand même une bonne idée. C'est juste que c'est encore, on dirait qu'on essaye de nous revendre encore la même sauce tout le temps parce qu'on、oui, avait sorti aussi une, une, une, une, Sorti、euh, les, les, véniles, les là, véniles, le coffret de vénile, s que ça n'a pas donné. J'ai participé à plein de concours. C'est hard、ah、de oui, gagner, oui. Mais ça, coûte,、euh, ouais, ça coûte une b u e u Oui, je ne s t pas loin de 300 quelque c h o s comme ça. C'est 380 canadien、oui. euh, pour le coffret.、Euh, Le, le gros coffret.、Oh, mais、ouais. les v i n a i e s sont disponibles également individuellement,、mm -hmm. ce qui est bien. Et je me dis, et là, peut-être, parce que les Beatles ont vraiment lancé l'utilisation des CD chez les gens. Les gens se sont mis à acheter、euh, beaucoup plus de CD quand la, la discographie complète des Beatles a été rendue disponible. Bien, peut-être, peut-être que ça va inciter plus de gens à acheter du vinyle et peut-être également que ça va inciter les magasins vraiment à passer,、ouais. là, de, de, de, ouais. de garder l e s CD, mais peut-être d'accepter d'avoir du vinyle、mm -hmm. en stock. Ça, ça, serait intéressant. Ça serait une bonne idée. Ça serait une très bonne idée. <rire> Ce qui nous amène maintenant bien, à la journée du 17 novembre dans cette semaine éphéméride, nous débutons en 1944 avec la naissance de g e n e Clark, membre fondateur des Birds. Oui, qui est décédé, lui. Il、ouais, est décédé, est décédé au début des années 90, il me semble. Oui, malheureusement. En 1946, c'est la naissance de Martin, Martin Barr,、euh, qui était、euh, guitariste de Jetro Tall. Lui, célèbre ses 66 ans cette semaine. Oui,、euh, et qui、euh, continue à donner des spectacles、euh, en Angleterre.、Oui? Euh, en jouant du Jetro Tall. Il est p a s avec、euh, Ian Anderson, je ne sais pas pourquoi.、Ah, il ils é t a i e n t ensemble chance, pendant、bien. 40 ans.、Là. Pourquoi ils ne sont plus ensemble maintenant Je ne sais pas. C'est une très bonne question.、Mm. Ouais. En 1956, Elvis Presley est au numéro 1 du palmarès américain avec Love Me Tender. <rire> Excellente pièce.、Ouais. Euh, trop j o u é trop b r û l é trop bonbon. Trop si je me. J'aime pas les b a l a d e s Et ça, c'est une b a l a d e pas tellement bonne. Non. C'est mais... même plate. Hein, ah ouais, ouais, quand même.、Hmm, non. En 1980, John Lennon lance Double Fantasy. Oui, son dernier album.、Euh, mm -hmm. Il est assassiné.、Euh, Peu de temps après, ouais, quoi, deux ça, semaines,、euh, trois semaines après. Ouais, exactement. Ça, ça、euh, oh、oui, exactement. Ça s a v a i l a i t surréaliste. Oh oui, vraiment. Il lance un album, c'est son retour, on parle d'une tournée même, il est reparti pour de la gloire, d'un coup on entend i l est mort. Oui, c'est vraiment. Ça a v a même pas l'air vrai. C'est une des plus grandes、euh, tragédies de l'histoire de la musique,、oui. euh, cette fin abrupte de la vie de John h u En 1990, David Crosby crache sa motocyclette à Los Angeles et se brise s e se brise les épaules, oui, sa jambe, oui.、Euh, sa jambe gauche, ainsi que sa cheville gauche. Il ne portait pas de casque. o、oui, n il y a des états comme ça o n n'a pas besoin de porter de casque.、Ah, effet, Je regardais e s dans, dans le Maine, les gens se promènent en moto sans casque. C'est ridicule. Euh, ce qui nous amène par la suite à l'année 1997, alors que Metallica lance le très très très mauvais album Reload. Oui. Ça, c'est, et,、euh, tu sais, on... <rire> un, un des, c'est drôle, hein, parce que Metallica est responsable de certains des, des p e t i s albums de l'histoire du、oh, rock. Ouais, ouais. On pense à Saint Anger aussi,、loulou. qui loulou, ça, est épouvantable. <rire> loulou,、euh... tu regardes ça, le Loulou. Euh, Saint Anger, ça a quasiment l a i bon, Reload. <rire> <rire> en effet, il y, y, y a, certaines pièces intéressantes. Là-dessus, Reload, c'est、ah, là-dessus qu'on trouve Fuel,、ouais. qui, qui, qui、euh, bah, est, qui est, probablement la pièce、bon、des, rock, des années 90、ouais. de m e t a l cube. e u sinon, il y a, est-ce que c'est là-dessus qu'il y a, non pas,、uh, e h des Hot Law Torn, est-ce que c'est sur lequel on a、ouais, écouté? a i s je l'ai écouté une fois, il、euh, ah, y, y a, quelques pièces, parce que moi, j'ai é t s adolescent quand, n o n pas quand ça sortit, j'étais un petit affaire plus vieux que ça, mais quand même,、euh, j'ai écouté beaucoup ça dans mon adolescence. Euh, malgré que ça soit vraiment mauvais. Mais ça m'avait coûté C'est pratiquement... parce que c'était là,、hein? Ouais. ouais. Les, les deux albums, l'autre o t Reload, m'avaient coûté,、euh, je pense, que 60 dollars, p a r c e q u e les prix étaient complètement aberrants à l'époque.、Ouais. On en a parlé tantôt o n h le grid des, des compagnies de disques. c'est、euh, ce qui a causé la, la perte des, des, des compagnies de disques, à mon、ça. avis. D'ailleurs, On vendait ça beaucoup trop cher, là.、Ouais, ouais. Et surtout que, justement, l'ode a t reload ne sont pas. Ben,、bon、pour、jeu. un adolescent comme toi qui paye 30 pour un disque, premièrement, c'est p o u v attendre. C'était deux, trois semaines d'allocation. C'est ça, exactement.、Passais. Là, tu viens de passer deux, trois semaines d'allocation dans un très mauvais disque. Alors là, t bah,、bon, tu l'écoutes, mais t'sais. En même temps, tu le groupe,、euh, tu en veux, hein? Ouais. Et quand t'es un adolescent aussi, d'un côté. Tu s i tes regards, eux autres sont multimillionnaires,、là. Toi, tu viens de te casser pour acheter un disque, pis il est pas bon. i est même pas bon, c'est ça. Et être adolescent dans les années 90, e t rentrer dans un magasin de disques, il d e m a n d e r t écouter un disque, C'était, tu te faisais souvent dire non, parce que les gens, ils、ouais, ont en pas envie de l'acheter. Ça dépend des, des, des, des, des magasins. Oh, oui, oui. Parce que HMB, t'as des chaînes ouvertes pour ça. Il y a v a i t、oui. des chaînes plus ouvertes qu'il y a d'autres、euh, à ça. Et d'ailleurs, les chaînes qui étaient le plus fermées sont c e u x qui ont fermé en premier.、Mmh. <rire> oui, o、oui, tout à fait. Tout à fait, parce q u une forme de, de poste d'écoute a toujours existé. Dans les années、ouais. 60, il y avait des poste d'écoute,、ouais, l dans les, les magasins de, de, de, de disques. Ben, tu vas dans n'importe quel magasin de vinyle、euh, usagé et tu demandes d'écouter un disque. Généralement, dans les, les bons magasins, ils vont、ouais. dire que tu peux tasser et écouter le disque.、Ouais. En 2007, maintenant,、euh, eh bien, ce sont les Eagles、euh, qui sont au numéro un du palmarès avec Long Road Out of Eden, le septième album studio du groupe et le premier depuis 1979. Je pense que c'est un album qui était juste vendu chez Walmart. Exactement.、Hein. Une autre aberration de ce merveilleux monde du disque en perdition. <rire> euh, oui, oui, euh, ils ont signé un contrat d'exclusivité avec Walmart. Je crois qu'il est toujours en vigueur, un peu comme Kiss l'a fait aussi pour avoir là, un rayon spécial. Là, ouais, o n i c Boom, a i s l'album Sonic Boom. Oui, oui. Exactement. Ce qui nous amène finalement à cette dernière journée dans cette semaine d'éphéméride du 12 au 18 novembre. Eh bien, le 18 novembre 1958, Fats d o m i n o s chante Blueberry Hill au Ed Sullivan Show. Un grand succès.、Oh, ouais, mais classique des années 50, absolument. Ah ouais,、oh, oui, c'est drôle.、Euh, blueberry Hill, j'aime bien.、Ouais, c'est une bonne pièce. Ah、oh, oui. En 1963, dans les journaux, on apprend qu'un prêtre,、euh, oui, a demandé une pièce de Noël aux Beatles et que Brian Epstein、euh, a, a demandé, oui, aux fans de ne plus jeter d'objets sur scène pendant les concerts du groupe. Oh, parce que ça peut être dangereux. Ben oui, o u v e n t u i oui. Ben oui, s u i Ben oui, o u e n oui, oui. e n o é i oui. Ben o é i Ben oui. Ben q u e n o u e n o i Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben o u Ben oui. Ben oui. Ben o u n b é n oui. Ben o r i e n oui. e n oui. e n o u e n oui. Ben t y l e r i l e oui. Ben oui. Ben oui. b e u i e n u i e n o u e n oui. b e s d e u x t e n oui. s e n oui. l e m oui. b u i r a c oui. e n oui. Ben o u e n oui. Ben q u i l d o u n o i Ben oui. Ben oui. Ben o u e n oui. Ben oui. e n o e n a u i Ben o u e n oui. b n o u n oui. Ben oui. Ben oui. e oui. e n o u e n e n o e n o u e n u i b n i Ben i Ben u i Ben u i Ben o u n o u n u e n o u e n o u e n e n o u o i r Mm -hmm. Il lui a coupé, euh, sectionné, euh, des, v e i n e s assez importantes dans la main.、Euh, malgré ça,、euh, il savait que s'il arrêtait de jouer,、euh, il y aurait une émeute. Alors, ouais, ouais, ouais. il s'est fait un garrot, pis u il a donné le concert au complet. Et,、euh, les fans ont, t r è s très, très sérieusement battu,、euh, le, le, le, crétin, là, qui avait fait ça.、Ah, complètement... La police est allée remercier l é m i s après, euh, pour, euh, avoir donné un spectacle, parce que ça, il y aurait eu une émeute, c'est ç Ah, c'est, c'est, c'est incroyable. Donc, c'est, e、euh, c'est pas une bonne idée de lancer des choses sur scène, n o n non, non, en effet. Même si c'est par amour. Ouais,、hein. ouais, exactement. Les Beatles, eux, se faisaient jeter des,、euh, des jelly babies. j e qu'on appelle, o u a C'est pas des jelly babies, a i s h、euh, il me semble que Paul McCartney appelait ça des jelly babies.、Ah. Ça, ça devait être un autre sorte de bonbon. Des nounours. Les, des nounours, ouais, <rire> probablement. Il disait que le, le plancher était rendu collant tellement les,、ah. les jeunes filles、euh, lançaient des bonbons sur scène. d é g u e u l a s s e En 1967, Pink Floyd lance Apple and Oranges, le troisième simple de la formation. Ah, j'aime bien cette pièce.、Ouais, c'est, les, les, les premières, les premiers simples de Pink Floyd,、oui. s o n t tellement ça, incroyables. Ça fait longtemps que je n'ai e l pas passé, je, je, je vais la passer、euh, dans les prochaines émissions. C'est bon,、ah, euh, oui. Apple and Oranges. <rire> En 1972, cette fois-ci, Danny Whitten, ancien membre de Crazy Horse, décède d'une overdose d'héroïne à Los Angeles. Oui, ça, c'est triste.、Euh, c'est un, un incident、euh, qui a beaucoup, beaucoup marqué Neil Young,、oh, oui. euh, qui l'a、euh, sérieusement euh, qui bouleversé. Et、euh, l'album suivant、euh, qu'il a enregistré,、euh, j'ai oublié le nom de cet album, euh, euh, Tonight's the Night,、mm -hmm. euh, ouais. vraiment é t é un album、euh, en honneur. de Danny w h i t t o u s a i n t s u sais, d'ailleurs, la pièce, euh, The Needle and Damage Done, e、euh, sur,、euh, l'album Harvest,、ouais. ça parlait de Danny Whitten.、Ouais, du、oui. fait q u il était consterné de voir son ami, qui était devenu toxicoman, héroïnoman, et qu'il allait, il se tuait à petit feu, C'est ça. Il en parle aussi, euh, dans, euh, le, le, le, super concert qu'il fait à Massé Hall, qui paraît il n'y a pas si longtemps、mm -hmm, ça, Il a fait、ouais. une introduction, justement, e à la pièce, qui, qui, qui est d'ailleurs l'enregistrement qu'on retrouve sur Harvest, et il、oui. explique comment que l'héroïne, ça, ça, peut briser des carrières, des gens super intéressants,、oui. avec un potentiel énorme, et finalement, ils disparaissent, ils deviennent, ils deviennent gris, carrément,、oui. à cause de ça. En 1973, cette fois-ci,、euh, Ringo est au numéro 1 du palmarès avec l'excellente pièce Photograph. Ah, e l e est drôle, le Photograph. Oui, <rire> c'est une bonne pièce. C'est ce George Harrison qui l'a composé.、Euh, oui,、euh, il l'a composé avec、euh, Ringo.、Oui. Euh, les deux se sont assis derrière un piano. i l s ont écrit ça. Ah, c'est une bonne pièce.、Oh, ça a tourné beaucoup, beaucoup à la radio à l'époque. Oui. En 1990,、euh, le certificat de naissance de Paul McCartney est vendu 18 000 dans une enchère. En 1995, les Rolling Stones deviennent le premier groupe à diffuser sur Internet leur concert. C'était probablement sur un,、euh, sur le, le, le, le fameux logiciel Real Player.、Oui. Ça devait. En 95, pas écoute, c'était tellement à l'internet en 95. Ça s t ce appelle un frame par,、euh, par minute, carrément. Ça、oui. peut être une photo avec une musique vraiment ordinaire. Ah,、oh, ça, de c o u p e et sans arrêt. Ouais, c'est ça.、Oh. Avoir, je ne l'ai pas regardé à l'époque, mais j'imagine, parce que je me rappelle très bien, là, de. Quand je me suis fait brancher Internet à l'époque, comment c'était l à incroyablement l à C'était incroyable. On e s t à des milieux de ce qu'on a fait. Ça n'a même pas aucun, non, aucun non, non, lien. Exact. En x a c t e 1997, ACDC lance Bonfire, une collection d'enregistrements réalisée pendant l'ère de Bond s、oh, c o t t C'est un bon petit coffret là, pour les fans d ACDC. Hum、mm、hum hum. En 2003, c'est le décès de Michael Kamen,、euh, qui fut compositeur et chef d'orchestre. Il a travaillé avec Pink Floyd, et Metallica, ainsi que Brian Adams. Il fait une crise cardiaque. Il est décédé d'une、ouais. crise cardiaque.、Ouais. Metallica, c'est lui que, e n fait, c'était lui, Michael Kamen, qui était responsable de SNM, Oui.、Ouais, c'est lui, lui qui a eu l'idée, c'est lui qui é t a i t é g a l e m e n t c h e f d o r c h e s t r e Par contre, moi, j'ai jamais compris、euh, le trip, là. Ça ne porte rien,、là. Ça a été un des premiers albums de Metallica que j'ai acheté parce que c'est、ah ouais? sorti quand j'étais justement à l'âge où j'ai commencé à m'intéresser à Metallica et、euh, ça, ça a été vraiment les premiers.、Euh, J'avais pas entendu Master of Wapets lorsque j'ai écouté、euh, SNM, mais faut dire qu'à l'époque, je faisais partie de l'orchestre au secondaire. o u s é t a i t ben, ben musical. l s s Un、clashée. stage band, ouais. Ouais, c'est <rire> ça. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et j'ai même essayé de convaincre mon, mon, mon, mon prof de, de, d'adapter une des pièces de cet album-là. on très, a très bien fait de pas le faire. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. <rire> ça n'aurait pas marché de toute façon.、Mm -hmm. En 2003, cette fois-ci, bien, les paroles de Nowhere Man, écrites à la main par John Lennon, sont vendues pour 300 000 dans un encas en New York. Donc, c'est peu cher payé pour le certificat. Ben oui, c'est ça, c'est, écoute, là, c'est, c'est 30 fois plus cher,、là. Ah ouais, vraiment.、Ouais, euh,、ouais. ah, c'était, non, c'était 18 000. Ouais. 18 000 contre 300 000. Donc, euh,、ouais, ouais. 200, euh, de, 282 bon,、ouais. 000 dollars. c e plus ça. C'est, e、euh, u quoi que les paroles de Nowhere Man. c'est une pièce assez intéressante. Oui, oui, oui. Mais c'est juste pour dire que ça, c'est, euh, 13 ans, 15 ans plus tard, là. Non,、mm -hmm. en 90, 13 ans plus tard.、Oui. Euh, les prix avaient,、euh, sensiblement augmenté、hey. pour,、euh... oui. <rire> pour les collectionneurs, pour l a m e m o rebel, il y a des Beatles,、oui. Euh, et nous terminerons cette semaine d'éphémérite du 12 au 18 novembre en 2003, toujours, alors que Paul McCartney lance Let It Be Naked, une version dirigée par Sir Paul, sur laquelle、euh, il avait、euh, retiré les arrangements beaucoup trop léchés de Phil Spector.、Hein? Ouais, ben, Paul, s e s t permis ça, hein, parce que,、mm -hmm. ben, les deux autres étaient décédés, alors,、ah, pis u、euh, Ringo s'est pas posé. Suis... Ringo était contre、euh, les arrangements de Phil s p e c t o r Oui, Spector, oui, en, façon, en partant. Oui. Donc, euh, alors, euh, Paul a pu se permettre ça, et puis, c'est comme ça. Correct, no? Sauf que, on en a déjà parlé. Moi, je suis habitué d'avoir,、euh, j'ai connu ces pièces-là sur Let It Be, euh, avec, euh Le, le, le, l a l b u m original. Alors, je trouvais que ça faisait tout nu. Mais, mais de toute façon, c'est ça. Lady to b naked. On va en entendre trois morceaux dans un moment de cet album.、Euh, je te remercie encore une fois infiniment. Simon, je vous rappelle qu'il anime deux émissions sur nos ondes.、Euh, cet automne, il y a l'album classique. Ça, c'est les vendredis à 10h juste avant, hein, classique. Et,、euh, ainsi que l'examen final avec、euh, Maxime t a n g u a y Ça, c'est les lundis en direct à 13h.、Oui, c'est Merci beaucoup, Simon.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 Euh, du blues rock,、euh, du progressif, ainsi que, comme d'habitude, du métal dans la deuxième moitié d'émission. e On va entendre des formations des artistes comme The Who, Van Halen, Aerosmith e p i c a、uh, Devin t h o m n s o n Project, Rush, Kiss et les Rolling Stones. Cette semaine,、uh, j'ai encore une fois、uh, plusieurs nouveautés aussi à vous présenter. Je vais vous faire les critiques、uh, des nouveaux opus de Soundgarden et du groupe de métal symphonique américain c a m e l o t Et en exclusivité ici, Assez Fou, je vais vous présenter trois pièces du tout nouvel album en concert de Led Zeppelin qui sort lundi prochain en magasin et qui s'intitule Celebration Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe québécois de heavy metal des années 80 du nom de DDT. Et en plus de tout ça, je vais vous faire tourner une f a c e complète de non pas un, mais bien deux albums vénétiques parus il y a exactement 39 et 40 ans. Cette année, soit,、euh, c r a d l of Fenia, des o et The Magician's Birthday de Uriah Heep. Question de débutant force. On va y aller comme ça avec,、euh, pour ce premier bloc 3 pour 1. 俺、euh, n va y a の l e r avec ズの o しいビートルズの新しいビートルズの新しいビートル n の新しいビー n ルズの新しいビートルズの新しい i ートルズの新しいビート a ズの新しいビートルズの新しいビ t e ルズの新しいビートルズの新 a いビートルズの e しいビートルズの新しいビートルズの新しいビートルズの新し i ビートルズの新しいビートルズの新しい t ートルの新の新の新の新の新の新の新の新ののののののののののの Great.、Right. <laughs> Of the sunshine, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. yeah. Everybody had a good year, everybody let the hair down, everybody pulled the socks up,、yeah. everybody put the foot down, oh yeah.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 m m e Elisabeth Ann e Kinsella, auteure de l'ouvrage p h r o n e s i s as Professional Knowledge, présentera une conférence portant sur la notion de sagesse pratique développée par le philosophe grec ancien Aristote. Elle résumera les grandes conclusions de cet ouvrage qui résultent de discussions entre des intervenants de diverses disciplines, éducation, philosophie, sociologie et discipline s de la santé, entourant la notion de sagesse pratique chez Aristote. La rencontre aura lieu le 16 novembre prochain de 15h30 à 16h30 au 10.06 du pavillon Pierre-Boucher. L'entrée gratuite pour tous. C'était votre capsule InfoCampus. Ce vendredi 23 novembre à 19h, au Colisée de Trois-Rivières, assistez au match opposant les Patriotes Hockey de l'UQTR à Ryerson. L'admission est gratuite pour les étudiants. Visitez notre site web uqtr.ca. barobique Patriote. Les Patriotes, une tradition d'excellence. Enfin, ma princesse. Qu'est-ce qu'elle est belle. Reviens toi, mon amour.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 フォー、かわいい。 On vient d'entendre trois pièces tirées de l'album Let It Be Naked, qui est sorti en 2003. On vient d'entendre une version dépouillée de Get Back, précédée de Two of Us. C'est au début du bloc qu'on a entendu.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 But you know you could be wrong. You said you told me that you want to hold it, but you know you're not that strong. I just can't do it. I'm not a boring. I just can't make it anymore. All always a breaker, but you know how hard you try. You say you're certain that you're kind of hurt, i n but you know sometimes you love. you、yeah.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 ウエルディノーユーセンウォ r ドウォイビーイドンノバナウ。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 Don't think twice, it's alright. l So it ain't no use in calling out my name, gal. Like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal. I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. l So long, honey, baby. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby. So I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could've h a done better, but I don't mind. You just k i n d of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. l オー <t' en> My world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler. You say I'm a b i t c But I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing.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 Listen to t h a t d u q u e s n e whistle blowing. Blown like my woman's on board. Listen to t h a t d u q u e s n e whistle blowing. Blown like it's gonna blow my blues away. You're a rascal, I know exactly where you're going.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 Duquesne whistle blowing, blowing through another no good town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree still s s t a n d i n g That old oak tree, the one we used to climb.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 Madeleine avec d u q e s n e Whistle, un morceau qui ouvre son nouvel album Tempest qui est paru plus tôt cet automne et qui a reçu vraiment d'excellentes critiques un peu partout. Fait pas mal d'unanimité cet album Tempest. Et juste avant ça, on a entendu, u、euh, n immense classique de ses débuts, dont Think Twice It's Alright. Ça nous vient de, leur,、euh, de son album The Free Willing Bob Dylan de 1963. Et au début du b l o c on a entendu la version de spectacle d e Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine de l'album Before the Flood qu'il a enregistré avec、euh, The Band en 1974. Je vous rappelle que Bob Dylan est en spectacle ce soir au Centre b e l l avec Mark Knopfler en première partie.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 <rire> Et sur la pochette、euh, duquel on voit un gorille étrange qui arbore comme ça le, le sourire débile des Stones.、Euh, vous avez probablement dû、euh, avoir, avoir vu ça、euh, quelque part、euh, sur Internet puisque la campagne pour, mousser ce disque qui est en branle depuis, quelques semaines, ils sont, s o n t très forts en marketing, les Stones, surtout Mick Jagger, qui est vraiment brillant dans le domaine. Donc, x u h XM compilation pour les Stones, sauf que cette fois-ci, elle englobe, la carrière au complet des Glimmer Twins du premier 45 tours, soit Common, une reprise de Chuck Berry, qu'ils ont sorti en 1963, jusqu'à, deux toutes nouvelles pièces inédites, que les Stones ont spécifiquement Enregistré pour cette compilation.、Euh, la première s'intitule Doom and Gloom. e l l e est disponible depuis un bout de temps sur iTunes et、euh, la deuxième s'appelle One More Shot.、Euh, J'ai bien aimé ces deux pièces. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à Jumping Jack Flash ou Hunky Tonk Woman, mais ce sont、euh, deux bonnes pièces de rock. On va entendre un de ces deux morceaux dans un moment, mais avant ça, on va écouter deux classiques des Stones dans un D'un i n s t a n t on va écouter d o u d o d o d o d o d o Heartbreaker. Mais tout de suite, Live with me. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! I've got nasty habits. I take GS3. y o u e n a meal.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 Connaître ensemble les mercredis après-midi de 13h à 14h sur les ondes de C'est u 89.1. On vous y attend! Melon, miel et c u x de Bruxelles, e soleil au b t a journée. m i m i m i m i m i m i m i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 静かに。 Avec une toute nouvelle pièce, Doom and Loom, qu'on qu retrouve sur leur tout nouvel album, qui vient de paraître cette semaine, intitulé Grrr. C'est pas mal comme pièce. J'aime bien l'autre aussi, One More Shot. Et juste avant ça, on a entendu Dudu, Dudu, Dudu, Heartbreaker. Ça, c'est le nuage de l'album、uh, Goat's Head Soup de 1973. C'est une pièce aussi qu'on retrouve sur l'album. Et au début du blog, on a entendu,、euh, live with me, un classique, tiré du n o n moins classique,、euh, album Let It Bleed de 1969. Ça, cette pièce-là, par contre, on la retrouve pas sur. a <rire> Midi cinquante. Vous êtes à l'émission Rock Classique en c o m p a g n é e d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 Rock Classique avec uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste du groupe. Et là, maintenant, on va y aller avec un peu de Aerosmith. Get it up! Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes, la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est v o u s 89 FM! C'est début 2000. 4 dollars à l'entrée, gratuit avant 23 heures. Et que j'ai au sol à partir de minuit. Prêt à gagner, g r a u i de la boutique Flavès. Flashback à la porte, tous les jeudis. facebook.com/slash les managers et écoutez, c'est f u x 89 points pour connaître les événements spéciaux venir. Ce v e n d r e i 2 novembre, assistez a u m a t c h opposant nos Patriotes volleyball féminin à l'UCO, au caps de l'UQTR. Visitez notre site web uqtr.ca.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 Vous t e s assez fou pour l'écouter. C'est fou 89A. n s I'll be in a f u n t same l song and dance, le morceau qui ouvre leur excellent deuxième album, Get Your Wings, de 1974. Et c'était précédé de Beautiful, une pièce tirée de leur tout nouvel album, Music from Another Dimension, qui est paru la semaine dernière. Et juste avant ça, on a entendu Get It Up, cette nuit-là, de l'album classique Draw the Line, de 1977. Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour 1 un classique k c avec uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste sous groupe. Hum, on va maintenant y aller avec un peu de tiens du Van Halen. Feel your love tonight. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock. À Trois-Rivières, c'est fou. 89 FM.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 C'est fou, 89 ans. s i m o n d a v e et Van Halen avec Blood and Fire, un morceau tiré de leur extraordinaire nouvel album, dernier album. Il est paru au début de cette année, Another Kind of Truth. Et juste avant ça, on a entendu un classique Somebody Get Me a Doctor qui nous vient de leur deuxième album, Van Halen 2, de 1978. Et au début du b l o c on a entendu Feel Your Love Tonight. Ça, ça nous vient du premier album homonyme de Van Halen qui lui aussi est paru en 78, plutôt. deuxième album de Van Halen, c'était 1979, mon erreur. Vous êtes à l'émission Rock Classic, il est 13h17. Vous êtes en compagnie d a n n e Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux spécial de trois pour un Rock Classic avec uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. En passant Rock Classic, un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.rackclassic.net sur lequel vous retrouverez plein de sections de choses qui pourraient vous intéresser. Autres, il y a les c a n v a des émissions passées quand vous voulez savoir、euh, ce, qui, ce qui, a joué exactement dans une émission en particulier. Il y a les t a p s des années passées. Il y a un accès direct à mon blog sur lequel vous r e t o u v e e z au une centaine de critiques d'albums parus dans les 12 derniers mois. Il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie comme ça d'aller écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Surtout ne vous gênez pas. Encore une fois, le site se trouve au www. Classique .net. Maintenant, je vais faire plaisir à plein plein de monde puisqu'on va y aller avec un petit bloc Kiss s h o t Me. Vous êtes à l'antenne de la radio Compost. La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!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 C'est fou. Pour l'écouter, C'est fou 89 ans. Wall of Sound, mon saut tiré de leur、euh, tout nouvel album Monster qui est paru il y a quelques semaines. Et juste avant ça, on a entendu deux classiques. On a entendu Take Me de l'album Rock'n'Roll a d Over de 1976 et Shock Me.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 Années 80, 90 et début 2000, 4 dollars à l'entrée, gratuit avant 23 heures. Et que je sois sol à partir de minuit. Pris à gagner grâce à de la boutique f l a w e s Flashback à la p o r e tous les jeudis. Botan, la meilleure pizza en ville.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 The Anarchist, pièce tirée de leur excellent, fantastique nouvel album Clockwork Angels qui est paru au début de l'été dernier. Et juste avant ça, on a entendu The Weapon, un morceau de l'album Signals paru il y a 30 ans, 1982. Et au début du blog, on a entendu Anthem, la pièce qui ouvre leur deuxième album Fly By Night de 1975. Vous pouvez aller voter pour que Rush soit intronisé au Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland en vous rendant sur leur site au rockhall.com. C'est la première fois comme ça que le Rock and Roll Hall of Fame permet au public de participer à l'intronisation de, s e e s nouveaux membres, je dirais. Donc, peut-être que cette participation de, du public va éviter de voir comme ça à l'avenir des aberrations comme on a vu Madonna dans les dernières années. Là, il y a Donna Summer、euh, qui, qui pourrait être intronisée Rock and roll Donc, ça pourrait éviter ce genre、euh, d'aberration puisque, jusque pour l'instant,、euh, c'est Rush qui est en avance avec Deep Purple, Heart, Joan j e t et Albert King. Donc,、euh, ça a beaucoup d a l l u r e cette année.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 un opéra rock que les ou vont interpréter intégralement mardi prochain au centre b e l l Bah, ce soir, si vous écoutez la rediffusion, l'album Quadrophenia, c'est le dernier album absolument parfait que les OU ont enregistré. Il raconte l'histoire d'un jeune associé、euh, au mouvement MOD en Angleterre dans les années 60 et qui est aux prises avec、euh, des troubles psychiatriques sérieux. Il souffre en effet de troubles dissociatifs de l'identité et、euh, présente quatre personnalités distinctes dans son comportement, soit c e l l e des quatre membres des OU, d'où la pochette particulière et singulière. euh, tous les événements,、euh, relatés sur、euh, l'album se passent、euh, en grande partie dans la station balnéaire de Brighton au milieu des années 60. On y évoque、euh, les contextes social, musical et économique de cette、euh, période. Pete h u n s c h ö n considère que q u a d r o f i n i a c'est l'album le plus important qu'il a créé dans sa vie.、Euh, aujourd'hui, on va écouter la phase 4 au complet de cet album incontournable de l'histoire du rock dans les années 70. q u a d r o f i n i a des ou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 Red is not good. La phase 4 au complet de leur merveilleux disque Quadrophinia de 1973. Au début de cette phase, on a entendu le morceau Dr. Jimmy dans lequel、euh, le protagoniste s'autodétruit à petit feu en consommant des drogues et de l'alcool avec excès.、Euh, son trouble dissociatif de l'identité fait surface. Et il perd、euh, complètement l'esprit.、Euh, le refrain Dr. Jimmy and Mr. Jim fait bien sûr référence à l'histoire de Robert Stevenson,、euh, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Jimmy, donc,、euh, alors qu'il est、euh, complètement défoncé, il a consommé une quantité de drogue assez considérable, il décide de voler un bateau Et de prendre la mer, il reprend conscience alors qu'il se trouve sur une toute petite île rocheuse. Il se rend compte que son bateau a dérivé au loin, au large, et une sérieuse tempête commence. C'est ce qu'on retrouve dans la pièce suivante, The Rock. Et ensuite, on a écouté le classique Love Rain Over Me, qui clôture le disque majestueusement, une pièce dans laquelle、euh, le protagoniste de l'histoire, Jimmy, a une épiphanie,、euh, mais il est trop tard puisqu'on se doute bien qu'il vit ses derniers instants et,、euh, et qu'il va mourir bientôt. Il n'y a pas de happy ending à q u a d r o p h i n i a De où seront en concert mardi prochain, le 20 novembre? Ben, ce soir, si vous écoutez la rediffusion, et,、euh, ils vont interpréter,、euh, intégralement, Quadrophinia, comme ils l'avaient fait, e、euh, n 1996, lors de leur dernier passage、euh, au Centre Bell.、Euh, c e n t r e b e l l c'est, un des concerts les plus mémorables auxquels j'ai assisté dans ma vie, euh, et manquez pas ça, mardi prochain, parce que c'est assurément la dernière fois que les OU vont passer à Montréal. Parmi les concerts à venir au Québec, qui pourraient vous intéresser, outre les OU, Eh bien, ce soir même, j'en ai parlé plus tôt, vendredi 16 novembre, Bob Dylan sera au Centre b e l l avec Mark Knopfler en première partie. Mark Knopfler, le, le guitariste de Dire Straits. Vendredi prochain, Neil Young et Crazy Horse seront à leur tour au Centre b e l l Et,、euh, Patty Smith va ouvrir pour eux. D'ailleurs, en passant, vendredi prochain, j'aurai un exemplaire、euh, de, du dernier livre et disque de Patty Smith autographié à faire tirer ici à l'émission. Donc, manquez pas ça. 22, 23, 24 novembre prochain aura lieu le festival La Messe des Morts 2.、Euh, ça se passe au Théâtre Plaza et au Catacombe et,、euh, sur le, à l'affiche, on retrouve entre autres en haut l'affiche Ragnarok de Norvège, Revenge,、euh, groupe canadien, Black Witchery des États-Unis, Seth de France et MGLA de Pologne. Samedi 8 décembre, c'est le party de fête à Simon avec, e、euh, des formations Power c o p Return Nation, géranteophile et,、euh, Fernand Cognac. Ça se passe à l'Acrobar situé au 562 de la rue Saint-Georges.、Euh, le coût est de 7 ,77 et 77, c'est 18 ans et plus, évidemment.、Euh, samedi 15 décembre, c'est le party de Noël de Trois-Rivières、euh, m é t a l avec, e、euh, n vedette, Cryptopsy. Ça va se passer au bar, le stage de la Réfusée dans le secteur Cap de la Madeleine.、Euh, et finalement, le dernier gros événement de l'année a lieu aussi Euh, ben, le même soir,、euh, le samedi 15 décembre,、euh, au Club Soda, puisque Elvite, w i n t e r s o n et v a r g seront en spectacle. Vous êtes à l'émission Rac k Classique en compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente le fameux 3 pour un r o c k Classique avec uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. Deuxième f a c e complète d'un album Véné Classique pour cette semaine. Je vous présente l'album The Magician's Birthday de Uriah Heep paru il y a exactement 40 ans ce mois-ci en novembre 1972. Uriah Heep qui était extrêmement prolifique à cette époque-là. Ils sortaient deux albums par année.、Euh, ils étaient constamment en tournée de, de concerts. Et même dans le cas du clavieriste et guitariste Ken Hensley, ils réussissaient à sortir des albums solo ou à participer à des projets extérieurs à Uriah Ape. Donc, l'année 1972, ça, ça représente le sommet. de la carrière de Heap, e、euh, n mai, ils ont sorti leur chef d'œuvre, l'album Demons and Wizards, euh, qui est vraiment, c'est un des meilleurs albums de hard rock p r o g r e s s i f des années 70. Ils ont sorti,、euh, le, le, le, suivant, The Magician's Birthday, six mois plus tard. album, moins parfait, moins flamboyant que Demons, mais, vraiment très bon et rempli de petits bijoux, dont la fantastique, pièce, éponyme, qui est basée sur une nouvelle que Ken Hensley a écrite, parce que oui, en plus de créer beaucoup de musique, il arrivait à écrire des nouvelles à Parabas, e c'est un homme vraiment aux multiples talents. Euh, toutefois, contrairement aux deux albums précédents de Heap,、euh, Look at yourself et Demons and Wizards, The Magician's Birthday y est moins hard rock et plus progressif, e、euh, et spatial que ses prédécesseurs. À l'instar de Demons,、euh, The Magician's Birthday est présenté dans une pochette absolument remarquable créée par Roger Dean, le dessinateur des pochettes de Yes. Aujourd'hui, on va écouter la phase 2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 classique jusqu'à 17 heures. magician tell of lives that he had On e n t d'entendre la phase 2 au complet d'un de leurs albums v é n é n e u classiques, The Magician's Birthday, paru il y a exactement 40 ans cette semaine, en novembre 1972. On vient d'entendre la pièce éponyme qui est basée sur une courte nouvelle écrite par le claviériste, guitariste Ken Hensley, pièce remarquable pour le solo de guitare de Mick Box au Wawa. h h Et, pour, la partie de Kazoo au milieu, de, de, de, de la pièce, c'est très rare du Kazoo sur les disques de rock, vous en conviendrez.、Euh, c'était précédé du morceau Tales, qui faisait un peu plus spatial. Et au début de cette, e phase 2, on a entendu, le morceau, Sweet Lorraine, qui est sorti en 45 tours à l'époque et qui est, c'était, c'est un des gros canons de Uriah Heep en spectacle depuis 40 ans. À la fin de l'année 1972, Heap était au sommet de la gloire et、euh, des sondages auprès des amateurs de rock les plaçaient parmi les quatre groupes de rock les plus populaires de l'époque avec Led Zeppelin, Deep Purple et Black Sabbath. Malheureusement pour eux, le reste a été pas mal moins glorieux. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous p r é s e n t e r une autre phase d'un autre album Véné Classique, celui-là paru il y a 35 ans. Je vais vous présenter le disque Damned, Damned, Damned, des Damned. <rire> C'est donc un rendez-vous.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 L'album s'intitule Celebration Day, mais pour le moment, on va y aller avec un peu de rock progressif avec la formation italienne PFM Premiata Forneria Marconi en débutant avec ceci La Luna Nuova. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s et la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Les managers et récolter 5 o 89 p i s pour connaître les é v é e m e n t s spéciaux à venir. Les lundis e mardis dès 16h, le Mondo Resto Bar v o u s offre le sauté asiatique pour seulement 10,99 Pour un souper d'affaires, en couple ou en groupe, dans un décor à couper le souffle, d e Mondo Resto Bar, 120 rue des Forges, Centreville, Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Le plus gros a r t i spaghettis t au Québec. C'est un fait, là. p a r m e s n pas. Parmesan pas.、Ah, Parmesan pas. Oui, oui. On se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des Best of de Sifu, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés.、Oh. La taille du sexe, on sait que chez l'homme, c'est le symbole de la virilité, e tout t ça, et de l'intelligence. Ouais.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 Premiata f On r e vient d'écouter,、euh, la pièce Farm Under qui ouvre leur excellent album,、uh, Chocolate Kings de 1976. C'était précédé de la pièce titre de l'album L'Isola di Niente de 1974,、euh, qu'on a ressorti,、euh, la même année, une version, euh, anglaise, e、euh, n anglais,、euh, qu'on a i n t i t u l é e The World Became the World.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 Grand événement dans le monde du rock lundi prochain puisque ce sera la sortie d'un tout nouveau, inédit album double de Led Zeppelin en concert. Intitulé Celebration Day, disque enregistré lors、euh, du fameux spectacle que Led Zepp ont donné à l a r é n a O2 de Londres il y a cinq ans, l'automne 2007, devant 18 000 chanceux. Je dis 18 000 chanceux parce que il y a eu、euh, 22 millions de demandes pour des billets sur Internet, mais seulement 18 000 qui étaient disponibles.、Euh, ça prouve la fascination que Led Zeppelin continue à exercer sur、euh, les amateurs de rock et cela plus de 30 ans après leur、euh, séparation. Pour beaucoup, Led Zeppelin représente la quintessence du rock, et j'en fais définitivement partie. Donc,、euh, ce nouvel album sort、euh, lundi. hier, si vous écoutez la rediffusion de mardi, c'est un album qui n'a pas été retouché avec、euh, son lot d'erreurs, de bugs, de fausses notes.、Euh, les anglais disent warts and all,、euh, pas d'embellissement ou de maquillage, ce qui est,、euh, ce qui en fait un disque、euh, dépouillé et honnête, à mon avis.、Euh, J'ai pas eu le temps de l'écouter plus qu'une fois au complet.、Euh, je vais donc pas en faire une critique complète aujourd'hui. Je vais garder cela pour euh, euh, vendredi prochain après avoir regardé le DVD. Mais j'ai choisi de diffuser trois morceaux cet après-midi. e、euh, u ce sont pas les trois,、euh, les trois meilleurs, je vous le dis tout de suite. Mais ce sont trois des plus représentatifs. C'est ce que je vous propose d'écouter tout de suite. Trois pièces du disque en concert. Celebration Day de Led Zeppelin. En exclusivité ici à l'antenne de la Radio Campus, l station des Mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.FM. そう。 Zeppelin en concert. On vient d'écouter trois pièces tirées du tout nouvel album en, en spectacle enregistré lors de leur concert d'adieu en 2007,、The、Celebration Day. On vient d'entendre l'excellent blues In My Time of Dying, qui fait plus de 11 minutes、euh, sur l'album, qui lui fait plus de 115 minutes. C'était précédé de Ram b l i n e morceau rarement interprété en concert,、euh, tout comme、euh, la pièce qu'on a entendue au début et avec laquelle Led Zeppelin ouvre、euh, ce spectacle de 2007. Choix judicieux puisque c'est aussi le morceau qui、euh, ouvre le premier album homonyme de Zeppelin paru en 1969, comme je l'ai mentionné avant le bloc. Les trois morceaux qu'on vient d'entendre ne sont pas les trois meilleurs du disque, mais ils sont assez représentatifs de l'ensemble.、Euh, J'ai pas eu le temps de l'écouter plus qu'une fois au complet. Celebration Day. Je vais donc pas en faire une critique complète aujourd'hui. Je vais garder ça pour vendredi prochain,、euh, après avoir regardé le DVD. Donc, je vais revenir là-dessus.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 Euh, un peu plus tard dans l'émission, je vais vous présenter、euh, mes deux autres nouveautés de cette semaine. Je vais vous présenter、euh, les tout nouveaux albums de Soundgarden et Camelot.、Euh, pour le moment, on en est maintenant venu à la chronique des groupes obscurs. Et cette semaine, je vous parle d'un groupe de heavy metal québécois des années 80 du nom de DDT, un、euh, nom emprunté à un insecticide, le dichlore, diphényl, t r i c h l o r é t h a n e C'est un des premiers groupes typiquement métal du Québec, ils se sont formés. a m a g o g e n décembre 1979, autour des frères Touga, le bassiste et claviériste Pierre,、euh, le guitariste Paul et le chanteur Frank, entouré s、euh, du guitariste、euh, Denis Côté et du batteur、euh, Sylvain Sid Darcy.、Euh, ils sont、euh, restés ensemble une douzaine d'années、euh, au cours、euh, desquelles ils ont,、euh, ils ont fait six démos et un mini-album intitulé Let the Screw Turn You Run en 1984. Avec Sword, DDT était、euh, ce q u i Il se faisait de plus élevé et d'authentiquement métal au Québec à ce moment-là.、Euh, ils ont d'ailleurs donné beaucoup de spectacles, sillonné toute la province de Dolbeau à Val d'Or, mais à ma connaissance, ils sont jamais venus à Trois-Rivières, curieusement. Malheureusement, ils n'ont pas, ils n'ont jamais réussi à intéresser une compagnie de disques importante. Il semble que les étiquettes les ont tous rejetées, incluant Attic et Aquarius. Question de vous donner une idée de leur musique. Je vous propose d'aller écouter trois morceaux.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 On vient d'entendre un groupe québécois extrêmement obscur des années 80, DDT. On vient d'entendre trois pièces tirées du seul et unique Maxi qu'ils ont sorti en carrière. Let the screw turn you on. 1984, un disque qu'ils ont enregistré en en prenant comme ça de l'argent、euh, du père、euh, des frères t u g a、euh, qui dirigeait le groupe.、Euh, ils en ont pressé 1000 copies, ce qui n'est vraiment pas gros. On vient d'entendre la pièce、euh, Where Were You, qui clôture le disque et qui est la plus rapide qu'on retrouve、euh, d e s s u s C'était précédé、euh, du morceau、euh, Metal on Ashes. Et au début du b l o c on a entendu la pièce titre Let the Screw Turn You On, qui est aussi p a r u sur la fameuse compilation Moose Molten Metal. de l'étiquette Capitole sortie n 1985.、Euh, comme je l'ai mentionné avant le bloc, DDT ont donné beaucoup de concerts ont, un peu partout au Québec、euh, dans les années 80. Apparemment qu'ils étaient excellents sur scène.、Euh, malheureusement, ils n'ont jamais réussi à intéresser une compagnie de disques sérieuse pour les appuyer. Il faut dire que、euh, même si DDT était des pionniers en matière de métal au Québec、euh, dès 1984-85 avec、euh, l'arrivée de Voiva des premiers groupes de thrash et de speed metal, comme Outrage et Aggression, DDT avait l'air dépassé avec leur heavy metal traditionnel. Leur musique est donc devenue moins intéressante, mais ils ont tout de même persisté. Ils se sont séparés définitivement en 1991. Par la suite, les frères t u g a ont formé le groupe Adam's Apples avec lequel ils ont sorti un disque autoproduit intitulé Love Drive en 1995. Voilà qui complète cette petite présentation de DDT. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre personnage obscur mais très intéressant des années 60. Je vais vous présenter le Britannique Screaming Lord Such. C'est donc un rendez-vous.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 Cette semaine, on a ressorti deux autres rééditions de deux autres des premiers albums vinyle s de Iron Maiden, de très belles rééditions, tout à fait comme c e l l e qu'on a fait paraître il y a quelques semaines des deux premiers Maiden, soit le premier homonyme de 80 et Killers de 81. Cette fois-ci, on a sorti les classiques The Number of the Beast de 82 et A Peace of Mind de 1983. Ils sont présentés dans une magnifique pochette Gatefold avec d e s p h o o t s euh, n concert vinyles sont en c et les des fait t i p r reprennent e des discs qui c p o e t t t e de simples de s 45 o u r sorties à vraiment très pour collectionneurs paroles, pas le cas sur les versions originales. Question de souligner、euh, tout ça, je vous propose d'aller écouter、euh, trois morceaux Radio s sont sont objets les des pas cas les Question vous suite ces albums fantastiques. Vous êtes à de la Radio Campus, station des Médoman, et la seule, absolument qui l'époque. qui beaux tout tout Maiden. Il n'était Maidormand, l'antenne et Ce de de même ce le de je de de de à à la la la a ça, y Le seul à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est Fou, C'est trop bien 89.FM! i n f e r e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 un de leurs immense classiques. The Trooper, c'est tiré de leur quatrième album, Peace of Mind. De 1983, c'est, mon album préféré avec Bruce Dickinson. Et, juste avant ça, on a entendu une autre pièce de Peace of Mind, soit Revelations. Et ça, c'est la première composition, de Bruce Dickinson à être apparue sur un album de Maiden. Et au début du b l o c on a entendu Invaders. C'est le morceau qui ouvre le chef-d'œuvre. Bah, eux, leur chef-d'œuvre. L'album The Number of the Beast de 1982.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 La station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal p o g r e s s i f et symphonique à t r o i r i v i è r e C'est fou, 89.11. すき家 PK. Vous allez entendre la très belle Serenade of Self-Destruction, pièce que j'aime beaucoup et qui est tirée de leur、euh, dernier album, Requiem for the Indifferent, qui est paru、euh, plus tôt cette année. Une autre pièce que j'aime beaucoup, c'est celle qu'on a entendue juste avant, Delirium, qui vient aussi de Requiem for the Indifferent. Et au début du blog, on a entendu Beyond Leaf, qui nous vient de leur troisième disque, The Divine Conspiracy, qui est paru en 2007.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 du groupe de vétérans américains Camelot intitulé Silver Thorn. Il s'agit du dixième album studio pour ce groupe qui fait carrière depuis 1991, depuis 20 ans.、Un、groupe relativement influent puisque Epica, On t t i r é leur nom d'un de leurs albums préférés de Camelot, Epica, bien sûr, qui est、euh, paru en 2003. Euh, Camelot, euh, à l'instar de Symphony X, ils font dans le power metal symphonique、euh, d'inspiration très européenne.、Euh, ils sont d'ailleurs beaucoup plus populaires en Europe qu'en Amérique du Nord.、Euh, Silverthorn, c'est le premier disque du groupe, sans leur、euh, chanteur norvégien emblématique,、euh, Roy Kahn, qui les a quittés l'année dernière à la suite、euh, de problèmes personnels. D'ailleurs, ils avaient dû annuler leur spectacle à Montréal.、Euh, ils l'ont remplacé par un chanteur、euh, suédois du nom de Tommy k a r e v i k qui、euh, faisait partie auparavant de la formation Prague Seventh Wonder. Il a été très bien accueilli par les fans du groupe、euh, jusqu'à maintenant et les connaisseurs s'accordent à dire qu'il s'agit d'un excellent successeur à, à Roy Kahn.、Euh, Faut dire que、euh, la voix des deux hommes est assez similaire,、euh, c'est-à-dire haut-perché et très clair, e、euh, selon l'esthétisme courant de ce genre de groupe,、euh, dans la mouvance de Rhapsody. Je l'ai dit souvent, je suis absolument pas un fan de ce genre de musique, mais je dois dire que j'ai trouvé ce nouvel opus plutôt plaisant et qui va assurément plaire aux fans de ce style très particulier et élégant, je dirais. C'est un album concept qui parle d'une famille、euh, qui vivait dans l'opulence, semble-t-il,、euh, au 19e siècle.、Euh, concept assez,、euh, je dirais,、euh, obscur, bizarre. En tout cas, pas facile à comprendre. e、euh, question de vous,、euh, donner une idée de ce q u i l a l'air,、euh, cette disque. Je vous propose d'aller、euh, tout de suite en écouter trois morceaux. Silver Thorn de Camelot. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des m é l o m a n e s est la seule à diffuser du vrai rock et du métal symphonique à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM!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 Camelot, on vient d'entendre trois pièces tirées de leur tout nouvel album, Silver Thorn. On vient d'entendre la pièce titre précédée de Sacrimony Angel of Afterlife. Et au début, c'était、euh, Manus D.I. e、euh, Je suis vraiment pas un fan du genre, mais j'ai pas détesté cet album. En fait, je lui ai même donné une cote de 7 sur 10, qui est vraiment très bon. 16h38.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 96, ils ont fait une méchante pause pendant laquelle le chanteur Chris c o r n e l l entre autres, a eu le temps de faire une coupe d'albums en solo et de faire deux disques avec les anciens membres de Rage Against the Machine sous le nom de Audio Save, un groupe de corporate rock, pas tellement intéressant, à mon avis. Les membres de Soundgarden ont donc décidé de remettre ça et ils ont recommencé à donner des conseils un bout de temps. On avait annoncé qu'un nouvel album était dans les plans, mais on n'avait pas vraiment donné de date de sortie. m a n t n chose faite, le disque en question, King Animal, est sorti en magasin mardi dernier. e、euh, u je suis pas un gros fan non plus de Soundgarden. J'ai apprécié les disques Loud Love, Bad Mother Finger et Super Unknown, mais,、euh, j'avais, e u j'ai jamais vraiment pas aimé le, le, le, dernier down in the upside,、euh, qui est vraiment, franchement plate.、Euh, par contre,、euh, le nouveau King Animal, c'est un bon disque de Soundgarden. C'est pas leur meilleur, mais,、euh, il est autrement plus intéressant que son prédécesseur. Ça sonne l'enfer. C'est très bien joué. Oui, en général, très inspiré.、Euh, question de vous donner une idée de ce que, de ce qu'il a l'air, ce nouveau Soundgarden. Je vous propose d'aller en écouter trois morceaux.、Euh, je vous propose d'aller écouter,、euh, mes trois meilleures pièces de cet album. King Animal de Soundgarden. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89.FM. スペシャルなティメンション・ロック・ラシック Garden. On vient d'écouter trois morceaux, mes trois préférés tirés de leur、euh, tout nouvel album, leur premier en 16 ans, King Animal, qui est sorti cette semaine. On vient d'entendre、euh, l'atmosphérique、euh, Bones of Birds,、euh, tout à fait r e p r é s e n t a t i f comme ça de, du côté,、euh, je dirais, lugubre de ce groupe de vétérans de la s c i n e Grange de Seattle des années 90. C'était précédé du morceau by Crooked the Steps, au rythme、euh, extrêmement complexe à saisir et surtout à jouer.、Euh, au début du b l o c on a entendu le morceau Been Away Too Long qui ouvre le disque et qui est tout à fait éloquent de l'état d'esprit du chanteur Chris Carnell et de son groupe. Ils ont fait、euh, une bien trop longue pause. Ce qui permet de, de justement se poser la question, euh, est-ce qu'il y a encore un public qui les attend quelque part. Difficile à dire. Est-ce que le monde qu'ils ont quitté en 1996 est incroyablement différent de celui dans lequel on vit actuellement?、Euh, toutefois, je trouve qu'ils ont,、euh, ils se sont assez bien adaptés et j'apprécie ce disque en général.、Euh, c'est vraiment, vraiment pas mal comme album de retour et,、euh, ça vaut un 7,5 sur 10. 16h53. L'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami Simon Fedzbe, l'historien de CIFU, pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission album classique juste avant la mienne, les vendredis à 10 h e et l'examen final avec Maxime Tanguay, les lundis. En direct, à 13 heures. Dans un moment, ça va être la reprise des palmarès C'est Fou, avec Mathieu Plante et Alexandra Carignan.、Euh, par la suite, ça va être s k y p u n k a avec c a m e r a d e B, pour les amateurs de punk rock. Et toujours, pour les amateurs de punk rock, il y a les Bonnets Rouges, avec Adrien Letou, t、euh, qui suit s k y p u n k a à 22 heures. Et finalement, à 23 heures, jusqu'à 2 heures du matin, ce sera la rediffusion de réanimation avec mes amis, le Dr. Pendragon et Sinistros, e pour le plus grand bonheur des amateurs de m é d i n e Métal. La semaine prochaine, avec Classic, je vais vous présenter, entre autres, les、euh, critiques des nouveaux albums The Rival Sons, Black Country Communion et le CD DVD de Led Zeppelin. Je vais vous présenter une face complète d'un album véné de c l a s s i q u e、euh, du punk rock anglais, soit Damned, Damned, Damned, le premier disque des Damned. Et,、euh, dans la chronique、euh, des groupes obscurs,、euh, je vais vous présenter le chanteur anglais Screaming Lard Such, qui a sévi dans les années 60 et surtout, chose exceptionnelle, j'aurai une copie autographiée du dernier album et livre de Patti Smith à faire tirer.、Euh, Patti Smith qui ouvre vendredi prochain au Centre b e l l pour、euh, le légendaire Neil Young. Donc, surveillez ça. Et évidemment, mon ami Simon Fedbé sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Bien sûr, j'ai pas le temps d'entreprendre un autre droit pour un. Alors, je vous souhaite